Bonjour, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui les deux candidats du second tour des élections législatives dans notre circonscription, messieurs Loïc Aurégé et Jean Lassalle. Alors avant de débuter, précisons que ce débat sera coanimé avec Jojo Bidard et il sera diffusé sur le réseau des radios basques, Ushkal Eratiak, Radio humeur Radio Star, Radio Laurent et bien sûr Radio Mendililiya. On va démarrer avec les résultats du premier tour. Alors euh, dimanche dernier, monsieur Loïc Aurégé est arrivé en tête avec 25,40% des voix. Jean Lassalle en seconde position, 17,70%. Troisième, Bernard Uturi, 12,63%. Marc Oxybar, euh, Les Républicains, euh, 9,66%. En état, l'OPP, Esquale-Riabaï, 8,50%. Il faut dire d'ailleurs que... La plupart des voix étaient concentrées sur le pays basque qui fait près de 17 Monsieur Bayens 7,67 ensuite Laurent Incho 5,42 là aussi il faut dire que les voix étaient très concentrées ici sur la Basse Navarre, Gilles Usteck 4,28 Robert Barret 3,35, Véronique Zenoni 2,69, Bernard Arabit 1,41, là aussi même constat que précédemment les voix étaient concentrées sur la partie Pays Basque, Véronique d'Azor 0,61 lucile souche 0,41, et François-Xavier Datin, 0,25. Quelle analyse faites-vous de ces résultats Alors, on démarre avec vous, M. Lassalle, député sortant. Merci d'avoir bien voulu organiser ce face-à-face -face avec la liste impressionnante des radios, donc les auditeurs qui vont suivre, c'est un débat déterminant, et euh, les chiffres, qu'est-ce que vous voulez, je me retrouve exactement dans la même situation dans laquelle je me suis trouvé depuis que je me présente. Euh, il y a eu des écarts plus forts, il y en a eu de plus faibles. Euh, je vous répondrai dimanche ce soir. Donc euh, vous êtes assez positif sur le second tour, il vous semble que ce retard, vous pouvez le rattraper ben, Sinon je ne serai pas ici. Bonjour, voilà bien. Loïc Aurégé. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs. Merci pour votre invitation euh, pour ce débat face à M. Lassalle. Moi, les résultats du premier tour, je les ai pris avec beaucoup d'humilité et beaucoup de responsabilité. Comme je l'ai dit précédemment, c'est euh, cette première place, ce n'est pas la mienne, c'est la c'est la première place des électeurs qui ont choisi, en votant pour moi et en votant pour la République En Marche, Le choix du pragmatisme, de la cohérence, du renouveau démocratique et d'une nouvelle façon de faire de la politique. Elle marque aussi le déclin des partis classiques. Mais je tiens à soutenir la belle résistance de monsieur Uturi alors que son parti s'est euh, totalement désagrégé. Et la progression d'Anita euh, le c'est vrai, sur la moitié de notre circonscription sur le Pays Basque. Pour le second tour Pour le second tour, comme je vous ai dit, c'est beaucoup d'humilité. Face à moi, j'ai un animal politique qui connaît et qui est rompu, donc je suis humble, prudent et j'avance avec le même projet. Je n'ai pas changé. Quel qu'aurait été l'adversaire, j'aurais été de la même façon porter le projet que je porte depuis le début, même avant ces élections législatives. Mhm. Louis, Louis Corrigé, vous avez souhaité être candidat donc pour défendre euh, le projet euh, de monsieur Macron mais également euh, vous contestez forcément le bilan du député sortant Jean Lassalle. En quoi il ne vous satisfait pas ce bilan Alors, je n'attaquerai jamais l'homme, je l'ai toujours dit parce que mes valeurs ce sont la bienveillance, le respect et l'écoute. Monsieur Lassalle a été député depuis 15 ans. Donc il a vu passer, que ce soit la gauche, que ce soit la droite, et il nous nous dit que c'est lui le sauveur de notre réalité. Mais qu'a-t-il fait Moi je, je lui demande, je sais qu'il a fait des choses, mais il a eu 15 ans pour prouver ce qu'il pouvait faire. Donc je me dis, et nous le voyons durant les débats, qui nous parle de ce qui s'est passé mais quel est le projet, qu'est-ce qu'il propose moi depuis le début, je propose beaucoup de choses on aura le temps d'en discuter tout au long de ce débat, donc le reproche que je pourrais faire à M. Lassalle député sortant, c'est pourquoi il n'a pas fait ce qu'il nous propose de faire durant les 15 années où il a pu faire partie de l'Assemblée Nationale. La question est claire, monsieur Lassalle, qu'avez-vous fait en 15 ans euh, D'abord, il y a un qualificatif que peut-être M. Corrégé pourrait euh, enlevé de son descriptif, c'est bienveillance. <coughs> Ensuite... Euh, je ne vous attaque passé... pas, M. Lassalle, c'est bienveillant. Mais, je non, je non, vous je pose, je pose vous... une question. Non, mais je vous ai pas interrompu non plus, M. Oui, Corrégé. Non, voilà, je disais simplement cela. Euh, écoutez, j'ai vu, et cette circonscription est unique au monde. pas uniquement parce qu'elle est la plus grande, enfin au moins de France euh, parce qu'il y a des basques et des harnais des montagnes, des plaines, des villes euh, moi aussi je suis très admiratif par le résultat de Nita à l'OPP si elle avait eu la chance d'avoir les mêmes voix en Berne c'est pas moi qui serais en finale, ce serait elle face à Loïc Oregier et quant à tous les autres ils ont transpiré autant que nous euh, maintenant euh, la question de fond c'est qu'elle est simple j'ai toujours eu en face le candidat de la majorité qui gagnait mmh. mais là pour, vous, pour venir sur votre bilan la question c'est 15 ans euh, de ah, mais je vais t'expliquer mmh. je vais vous, pardon je vais vous expliquer j'ai toujours eu en face euh, le candidat du, euh, du président qui avait gagné et il va euh, monsieur corriger va tout de suite dire que je reviens au passé mais quand même il faut rappeler ce qu'il en est tout à est, fait et à chaque ça. fois j'ai vu débarquer 300 députés qui m'ont expliqué la même chose que je ne servais pas Pas à grand-chose que c'était agréable d'abord de me voir, et j'ai vu passer la bande à Chirac, la bande impressionnante à Sarkozy, et je ne vous parle même pas de la vague rose de monsieur Hollande, dont vous savez dans quel état elle a fini. Tous le même discours. On va tout refaire. vous inquiétez pas les enfants, moi j'arrive, je vais vous débarrasser de la salle, heureusement que cette circonscription n'a jamais choisi les grandes modes nationales parce que je ne serai pas ser votre territoire depuis longtemps. Alors, qu'est-ce que je vais faire eh bien, Je vais poursuivre inlassablement mon travail, mon labo dans ces ce territoires où l'homme a une relation charnelle avec le territoire et le sang qui coule dans mes veines, c'est aussi le leur, comme celui de Corrégé. Mais Corrégé a besoin d'apprendre un peu. Moi, maintenant, j'ai une dimension nationale qui me permettra enfin J'espère d'empêcher les arbres de rentrer dans les cuisines. Monsieur Lassalle, ce n'est pas une vendetta contre vous, mais tout a changé, le le, le excusez-moi, le paysage politique a changé. Ce n'est plus une vague qui vient de gauche, une vague qui vient de droite qui change tous les cinq ans. C'est une vague où les gens parlent entre eux qu'ils viennent de la gauche, qu'ils viennent de la droite. Je vais je vais me permettre de rappeler comment est arrivée cette vague tout Vient mon engagement politique. C'est la première fois que je m'engage dans la politique. J'ai entendu depuis longtemps des présidents qui sont passés, qui nous disaient qu'ils allaient gouverner pour la France. Ils ont gouverné pour leur parti. Depuis un an, il y a eu une cha un changement. Il y a quelqu'un qui s'est dit, le président actuel, monsieur Macron, qui a dit, moi, que vous soyez de gauche, de droite... Je, je, je m'en fiche. Le but, c'est de sortir notre pays de son immobilisme. Nous avons fait des réunions et des réunions et des réunions avec des adhérents qui venaient de tous les bords monsieur la salle de tous les bords et ces gens-là ont discuté ont fait un consensus et ont créé le projet qu'a porté l'actuel président de la République et que je porte en le déclinant avec nos spécificités locales oui notre circonscription et Une sorte de laboratoire parce que nous avons toutes les spécificités que nous parlions. Nos vallées, notre piémont, notre tissu socio-économique, nos bassins industriels, notre pastoralisme. Donc j'en reviens. Ce n'est pas une idée qui s'oppose à l'autre. C'est une fusion. Ce sont des adhérents. Ce sont des gens comme tout le monde qui sont venus... de Nulle part, si j'ose dire, qui ont voulu porter une vague nouvelle des idées, nouvelles pour changer les choses. Ça n'a plus rien à voir avec le paysage politique que vous avez connu durant ces 15 dernières années. Alors, monsieur, je justement. il risque d'y avoir une assemblée hégémonique avec un grand nombre de députés de, du mouvement En Marche. Est-ce que vous serez un député aux ordres C'est un peu le risque... Je ne serai pas un député godillot béni oui-oui avec le doigt sur la couture comme on a pu me le reprocher. Mes valeurs. Mes valeurs. Mais vous allez voter quand même les, la politique qui va être présentée par monsieur Macron. Je m'engage à appuyer les six chantiers principaux, mais je n'irai jamais je l'ai dit, contre les intérêts des habitants de la quatrième circonscription. Je vais redéfinir, si vous me permettez, ce qu'est un député. Un député C'est le représentant des habitants de la 4e de la circonscription qu'il représente, pour nous, avec M. Lassalle, de la 4e circonscription des Pyrénées-Atlantiques. Donc, il n'a pas vocation à aller contre les intérêts des habitants. C'est dans ce sens que, pour être sûr de ne jamais aller contre leurs intérêts, je m'appuierai sur les comités locaux d'en marche qui, qui fédéreront, qui organiseront des réunions publiques où les lois qui sont portées Au Parlement seront discutés. Donc j'aurai tout de suite, et je viendrai sur le terrain discuter avec les citoyennes avec les entreprises, avec les maires, pour savoir quelles est leur opinion. Et ce sera à moi, si je suis élu, de faire des amendements ou de voter en fonction de l'opinion des habitants de la 4ème circonscription par en fonction des opinions de monsieur Loïc Corrégé uniquement. M. Mm -hmm. Lassalle, on a bien compris que euh, monsieur Corrégé va siéger dans le groupe majoritaire, aux côtés euh, d'Emmanuel de Macron. Vous, vous, vous, si vous êtes élu, vous ségeriez où et avec qui Permettez-moi d'abord de revenir de mot. Il ne manque pas, mais une virgule dans le discours de monsieur Gouradier à ce que j'ai entendu les trois fois précédentes. Rien du tout. Alors, ah, quant au renouveau de monsieur Macron, heureusement que j'étais là, parce que moi, j'ai marché 6000km Lui, il est arrivé un jour, après m'avoir vu d'ailleurs, il m'a dit, moi, je me mets en marche. Il n'a pas fait un mètre, mais bon. Ensuite, <rire> Lassalle, je ne vous ai pas interrompu, cher ami. D'accord, allez-y. Ah, allez faut... Vous son savez, tour. pour Chacun être député tour. de Basque-de-Bernet, il faut savoir garder son sang. Ah, mais je suis tout infini. Non, non, pas tout à fait, non, Merci. je vous sens extrêmement nerveux, ah, et il ne faut monsieur pas la... être Apprenez à écouter. Mon sourire, euh, ne... Ensuite, mon sourire euh, ne traduit pas de la nervosité. Le retour du citoyen » et monsieur Macron ne dit plus un seul discours sans parler du citoyen. Or, euh, bon, euh, ensuite j'ai lancé un projet euh, en appelant, euh, que je vais présenter à M. Macron, « Démarrer l'élection ». Je, là je sais que monsieur Cory vu ce qu'il vient de dire va m'appuyer c'est de ramener un état bienveillant sur nos territoires parce que nos territoires et eh bien que ce soit ici ou ailleurs quoi que nous fassions continuer à périccliter euh, Lor nous avons perdu 750 d'avis d'entreprise en France ça s'est vécu quand même qui s'est levé moi il y en a eu beaucoup d'autres non lorsque nous avons perdu tous les services publics et Dieu sait si tous les prédécesseurs de monsieur Crozier me l'ont dit et eh on, on, on va y revenir non, oui, non, oui, je ben. préfère le dire parce que tant que j'y suis parce qu il faut que je lui réponde et, et, et enfin nous en avons perdu combien nous nous n'avons pas perdu 10 c'est 10 de trop certainement alors monsieur Crozier apprenez d'abord vous avez dit vous même un peu d'humilité et sachez qu'avant vous il y a eu aussi un député qui a euh, su préserver ce territoire qui n'est pas devenu la Lozère ni d'autres départements. et que monsieur Macron me doit beaucoup. Monsieur Lassalle, sans lui, Macron sans moi Macron n'aurait pas existé. Monsieur Lassalle, la mais question je... c'était où siégerez-vous dans quel euh, avec qui Écoutez, je me suis libéré du modem, ça a été très douloureux. 33 ans parce que je n'étais plus du tout d'accord avec ce qu'ils font. Et eh bien vous savez où ils sont maintenant, ils sont avec Macron. Et quand je vois la trilogie les Palois qui a 67 ans, 65 ans de moyenne d'âge à côté de monsieur Macron, je dis bravo le renouveau. Moi si je peux me permettre, alors justement parce juste que par oui, justement C'est vous qui vous énervez, M. Lassalle, sur ce dernier point, puisque moi je suis d'un calme totalement olympien, dans le sens où vous me dites que c'est vous qui avez tout appris à Emmanuel Macron. Alors, permettez-moi de remettre encore sur la table, ce, pourquoi n'avez-vous pas appuyé monsieur Macron entre les deux tours Parce qu'on ne peut pas avoir... Il ne, vous ne pouvez pas dire que il vous doit tout, et entre les deux tours, ne pas l'avoir appuyer pour porter votre donc votre projet puisque c'était censé être votre projet et sur ça j'ai quand même quelques doutes permettez-moi en toute bienveillance on, je va, vais parler, on va parler encore plus je, les... je dois les lever immédiatement j'ai pas suivi monsieur Malcolm parce que moi j'ai pas la banque Rothschild donc non, on sait monsieur... le bien fait non monsieur Pompidou l'a eu aussi et on sait que grâce à lui on a emprunté on a fini d'emprunter à taux zéro j'ai connu monsieur Emanuelli qui allait pisser chaque fois euh, personnage qu'on parlait des, des, des taux d'intérêt vous savez qu'on oh, On emprunte Tout à, à 1,7 au-dessus du taux d'inflation. Et monsieur Macron n'y échappera pas. Alors maintenant, il est devenu président de la République française. Élu dans cette circonstitution, sans moi, à 70%. et bien, moi, je respecte le président de la République française. Et je voterai la confiance et je vais lui présenter mon projet dès que je serai élu. Mais sans moi, il y aurait pas de Macron. La seule différence, c'est que moi, non. je ne pense pas que c'est avec Rothschild et les plus grands financiers euh, de, de, de la France de la planète, qu'on va relever un pays qui tombe euh, à volo. Et si j'ai des élections aussi difficiles à chaque fois, avec des candidats aussi forts que vous, c'est parce qu'on veut me faire taire. Mais les Basquiat et les Béarnets me garderont. Monsieur, personne ne veut vous faire taire. Monsieur, ne faites pas de comparaison sous-tendue sous sous euh, le... sur mon travail. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que arrêtons arrêtons de brandir toujours la banque Rothschild face à Emmanuel Macron. Il y a travaillé Y a travaillé mais je peux Les, vous dire aussi. je peux vous dire une chose c'est que la campagne d'Emmanuel Macron à 50% elle a été financée sur son propre nom sur son propre nom il a emprunté en son propre nom elle a pas été à la cité il a il, il, il d'accord et le reste ce sont des gens comme moi qui ont un salaire modestes qui ont contribué à hauteur de l'engagement qu'ils voulaient y porter. D'accord. On va passer à un autre point. La moralisation de la vie politique, c'est d'actualité. On en parle encore cette semaine. Ça fait déjà quelques temps qu'on en parlait, mais les textes sont présentés maintenant. On parle de réduction du nombre de mandats, mais aussi euh, de changer quelques quelques règles, notamment les secrétaires des, des élus ne soient plus de la famille, euh, de, un suivi beaucoup plus proche de la réalité de ce que touche les élus. Alors, qu'est-ce que vous pensez, justement, de cette loi, de cette moralisation Est-ce qu'il en a besoin Est-ce qu'elle est, -ce qu est sur, sur la bonne voie, monsieur M. Lassalle Écoutez, d'abord, je veux vous faire observer que M. Coedjé apprend très vite. Vous avez vu comment il est devenu calme d'un seul coup. Donc, c'est un candidat redoutable parce qu'il est jeune. — Mais j'aimerais que vous répondiez à la question. Euh, — Oui, mais je vais voter les deux lois, bien entendu. On, on, on doit en finir avec ce cancer qui touche à la confiance, mais à condition qu'on a jusqu'au bout. Qu'on sache aussi comment on peut réunir 30 millions d'euros pour faire une campagne électorale, alors que moi j'ai dû me contenter de 200 Moi j'aimerais qu'on sache, parce qu'après on paye, c'est encore du passé, mais les vedettes de Taïwan, que euh, les streams, euh, ça pourrit tous les mandats. Euh, moi je, est ce qu'on a besoin d'avoir six fois Bercy, au prix où ça coûte pour euh, se, se faire entendre. Moi je veux qu'on aille que la moralisation aille jusque là, c'est à dire d'où vient l'argent et où est la liberté d'expression en France? Je viens de faire l'expression. Si j'avais eu 30 millions d'euros moi aussi, eh bien euh, peut être que on aurait eu le débat final avec M Macron, Monsieur Cor aurait attendu un petit peu, il aurait peut-être été mon candidat à la députation. M. Corrigé, concernant la moralisation, donc c'est un projet Alors, que vous portez, évidemment, mais, mais en lien avec ce que disait M. Lassalle, le financement des partis, justement, est-ce qu'il y a une... Le financement des partis, euh, n'en parlait pas en marche, puisque pour l'instant, euh, il n'y a aucun financement pour le parti en marche. Donc, M. Lassalle nous parle de d'affaires qui datent de partis, des partis classiques, que soit le parti socialiste, ou les républicains. Le mouvement marche à un an. Bayou, il pas encore répondu il n'a pas encore été épinglé par quelques quelque affaire que ce soit et je vais dire Clermont-Ferrand aussi commence... non, non c'est pas Clermont-Ferrand c'est une ville Clermont-Ferrand ah, c'est monsieur Richard Ferrand arrêtons de faire le buzz et, et, et parlons aussi de la spécificité vous de votre local vous je ne vous énerve pas du tout le et le je le vais le répondre cas. à votre question oui, oui, si qui... <rire> revenons à, à ce qu'il en est Bien sûr que je porterai la loi de la moralisation de la vie publique puisque c'est un engagement et une volonté ferme des français depuis le début que je suis engagé j'ai eu la chance de faire ce qu'on appelait la grande marche que nous avons fait à différence de monsieur Lassalle alors que nous n'étions pas au pouvoir donc nous avons fait Madame marche et nous avons été consultés les français pour savoir et c'était une de leurs attentes les plus euh, les plus fortes d'allouer ils nous ont dit on est ils sont hors sol 95% des élus locaux on les juge responsables Vous voyez, 95% sont jugés responsables 5% des élus nationaux sont jugés responsables le, le, le constat est, est flagrant donc nous avons porté dans le projet du président de la république et je porte cette loi et je suis même nous allons Nous avons déjà pris l'engagement d'en discuter avec les citoyens pour savoir si les citoyens s'y reconnaissent totalement. Il y a déjà des réunions publiques qui sont prévues, des ateliers de discussion ou cette loi qui a été présentée pour savoir si les citoyens veulent aller plus loin ou si ça est satisfait. Je peux vous donner un exemple et après j'arrête. Nous avons déjà des citoyens qui nous disent c'est très bien de ne pas vouloir employer, que les parlementaires n'emploient pas euh, des parents particuliers dans leur cabinet, mais ils veulent aller plus loin certains, que ce soit même les élus locaux qui ne veulent plus, qui n qui n'emploient plus des personnes de leur famille donc c'est encore à travailler, et c'est ça rendre la démocratie à nos citoyens je concerne la démocratie, justement concernant la proportionnelle, ça avait été annoncé aussi durant la campagne des tout présidentielles que... ça sera fait, il y aura une dose Monsieur de proportionnelle Lassalle, vous êtes à favorable à la proportionnelle aussi oui, mais absolument pas à la réduction du nombre de députés parce que je sais, le premier qui va sauter c'est celui-ci <rire> Donc, c'est le dernier débat que vous avez avec euh, deux, deux candidats, parce que toute l'équipe à Macron a dit 200 députés en moins. Euh, donc, c'est vous l'avez vous avez le dernier débat. Heureusement que je vais arriver pour me, me faire entendre un petit peu là-dessus. Ensuite, sur tout ce que vient d'expliquer, euh, avec beaucoup, beaucoup de, de talent, M. Corrégé... Moi, je dis simplement tout ça est beau, mais pourquoi 50% des Français n'ont-ils pas été votés dimanche dernier, alors qu'on est dans un enthousiasme euh, exubérant, formidable, tout le monde est sur les tables, on est heureux, on a un président magnifiquement élu, il est beau, il est jeune, il a du talent, c'est vrai, mais mince, 50% des Français et même des masques de Vernet, ça n'était jamais arrivé, ne vont pas aux urnes dimanche. Heureusement qu'il y en a quelques-uns qui vont y aller pour renverser la situation. Il y a quand même bien ça, bien. vous pourriez répondre à ça, oui, M. Prudjé. Vous, vous avez peut-être une réponse. Oui. Non, mais euh, on aimerait passer à, à, à une autre question. La réponse, rapidement, et on passe à l'heure. Oui, mais l'abstention, elle est peut-être due à la méfiance qu'on Les Français envers les anciens députés élus dans toute la France. Je ne vous mets pas au banc de cela. Bien, sûr, bien sûr, cela. je l'avais compris. Voilà, on va continuer avec euh, d'autres engagements de campagne euh, du candidat Macron. C'est la réforme du travail, la baisse des charges pour les entreprises, mais également on parle euh, d'une hausse de la CSG. Alors, Alors je vais expliquer... Ça va être rapidement. Puis peu... un peu technique mais permettez-moi d'expliquer. Pourquoi une hausse de la CG, je sais que monsieur Lassalle va sauter sur la table après pour m'expliquer que j'étais totalement fou et qu'on ne le fera pas. Mais la hausse de CG de 1.7, la CG permet de toucher Les revenus des capitaux, les revenus de l'immobilier, c'est une assiette, ce qu'on appelle une assiette beaucoup plus large, pour pouvoir faire rentrer de l'argent et financer la politique que nous avons prévu de baisse des charges salariales. Ce qui va faire que la hausse de la CSG sera largement compensée par la baisse salariale et que nos salariés vont gagner du net sur le mois. On va me parler des retraités. Les retraités, 40% des retraités, seront protégés de cette hausse de la CSG, parce qu'il n'est pas question que nous allions imposer encore plus nos retraités les plus modestes. Et les retraités qui seront au-dessus de cette barre des 40%, qui est à oui, aux est alentours au de 1300 300 euros net, oh, ouais. ils seront ils seront exonérés de la taxe d'habitation. On y reviendra sûrement. Je vous réexpliquerai la fonc le fonctionnement. Ce qui leur permettra de à la fin de l'année, d'avoir toujours plus d'argent, toujours plus de pouvoir d'achat. Et c'est ça qui permettra de relancer notre économie. La réforme, du toujours, oui. la réforme du travail, on sait que les syndicats vont commencer à être vent debout contre cette réforme. Comment vous allez leur faire passer Alors, On okay. craint des, des manifestations, des blocages Vous me parlez de vent debout. Il y a plus de 50 réunions avec les partenaires sociaux qui sont prévues. Il y en a eu deux. Donc, beaucoup de fuites durant ces élections législatives, pour faire chahuter un peu le, cette élection, pour dire, ces fuites ont été, pour le bien souvent, fausses, c'était des, des faux. Donc, laissons travailler les partenaires sociaux, le gouvernement et la future Assemblée pour que la réforme du code du travail, qui est nécessaire, soit un consensus et que ce soit du gagnant-gagnant. Réforme du travail, baisse les charges des entreprises, ça vous parle Jean Hassan Ben, ça me parle drôlement. D'ailleurs, le 1,2 du CSEG, je ne vous en dis pas sur la table, <rire> comme le disait <rire> imprudemment Loïc Régé, heureusement. Mais, euh, chers retraités, préparez-vous sur vos immenses retraites agricoles ou d'artisans à avoir un petit moins. parce que je l'ai vécu, l'épisode, à plusieurs reprises. Euh, vous allez, on argumente les impôts, mais euh, vous allez être exonérés. Quelques-uns l'ont été, mais il suffit d'ouvrir n'importe quel euh, journal de statistiques, vous allez voir combien il y en a. Alors ça, c'est le premier point. J'ai failli pleurer lorsque Loïc a parlé euh, de l'avenir des communes en termes c'est choisi, n'a pas du tout remis en cause la loi NOTRe qui les condamne à mort et faut, faut, faut enlever la taxe d'habitation. Vous n'énervez pas, mais c'est <rire> une manie. Je ne m'énerve pas, harnais, faut pas s'énerver comme ça. Je suis berné, je vous rappelle. Vous enlever à aux communes la dernière ressource euh, qu'elles ont. Alors ensuite, euh, moi j'aimerais que vous nous disiez, puisqu'on est sur cet aspect, est-ce que vous allez remettre, oui ou non, les zones de revitalisation rurale en place que j'avais moi qui n'ai rien fait, euh, contribue à faire voter et qui font tourner la plupart des maisons de retraite, des, des petits hôpitaux, des centres sociaux, merci des entreprises, et que M. Macron a pris l'initiative d'avoger lorsqu'il était ministre du budget, il y a à peine euh, deux ans et demi de cela. Voilà. Est-ce que vous Monsieur Macron, ministre... Bon, c'est vrai qu'il faisait campagne en même temps contre le gouvernement. Ça, il faisait deux de choses l'une, et à pendant ce temps, il étudiait avec moi pour savoir comment il allait faire en marche. Mais en fait ça faisait beaucoup de choses en même temps. C'est quand même pas Napoléon, M. Macron. Et est-ce que vous remettez la ZDRR, oui ou non Voilà, ça c'est clair et précis. tout à Sans s'énerver, c'est gentil comme question. Mais alors, arrêtez de faire croire aux auditeurs que je m'énerve. Les deux journalistes qui sont là le voient. Je ne suis passablement pas... pas ouais, les électeurs, écoutent, ils vous entendez hein oui. donc je vais revenir sur les petites retraites agricoles. Monsieur la salle ne seront pas touchés puisque nous prévoyons même d'augmenter le minimum vieillesse et les petites retraites. Puisque les retraites qui ont été gelées depuis 8 ans et dans l'assemblée dont vous faisiez partie, depuis 8 ans, elles ont été gelées. Nous, nous allons les révaloriser avec l'indexation sur l'indexation fiscale annuelle. Pour la taxe d'habitation, arrêtez de faire peur à nos mères arrêter de leur faire peur en leur disant qu'ils ne seront pas remboursés. Ils ont peur déjà. Hein. Ils seront exonérés à l'euro pour l'euro et ça sera revalorisé chaque année en fonction de leur calcul, comme ils le font d'habitude. Pour la loi NOTRe, il faut agir localement. La loi NOTRe sera remise en cause parce qu'elle n'a pas de cohérence locale. Et comme nous prenons la cohérence, nous... Oui, monsieur Chouvi, oui, dites-moi... La on a pas ça a pas de cohérence quand on parle de l'agglomération pays basque par exemple. Ah, attends, la la loi n'autre ne, ne définit pas l'agglomération pays basque. Je ne parle pas de le PCI, c'est une conséquence. C'est un défi c'est un défi majeur grandiose que est le PCI et je souhaite qu'elle réussisse et j'appuierai si je suis élu député le PCI pour qu'elle réussisse et qu'elle puisse être un, une image à beaucoup d'autres régions de de chez nous. Pour la ZRR, j'ai quand même répondre à monsieur Lassalle. Pour la ZRR, c'était une bonne chose. Oui, je le reconnais. Vrai. Cette zone, puisque je vous dis que la loi nôtre doit être repensée en toute cohérence et que par Clermont Ferrand mais monsieur Richard Ferrand, ministre de la cohésion territoriale va repenser L'organisation territoriale, pas tout seul, parce que c'est la base qui va le décider. C'est les citoyens qui ont besoin de, de prendre en main leur, leur politique. Et la ZRR était une bonne chose. Et si je suis élu, j'en serai un fervent défenseur. Non, va je parlais va un... de Clermont-Ferrand, je parlais pas du canard enchaîné. Hein. <rire> non, non. D'accord, on va passer à un autre sujet en lien justement à l'économie, l'économie plus locale, l'agriculture. Il y a eu de nombreuses mobilisations ces jours-ci et dernièrement encore autour des élevages de canards. En fin de compte, la question qui est posée, c'est quel type d'agriculture euh, veut-on défendre Une agriculture industrielle, une agriculture en, en étant plus petit qui peut être suivie euh, de façon plus proche. Quelle agriculture vous comptez défendre, monsieur Lassalle Là, la nous risquions d'avoir la même heure réponse, si monsieur Corrégé n'a pas changé d'avis depuis hier après-midi sur France Bleu -Béarn. Je ne change pas souvent d'avis, monsieur Salah, Alors, donc, s'il n'a pas changé d'avis, on le voir. Nous avons la chance d'avoir une circonception qui a toutes les farmes d'agriculture. Je pense que euh, c'est une bonne chose. Le mutualisme est entièrement à reconstruire, donc il y a un certain nombre de coopératives sur lequel et là, je pense d'ailleurs que vous, vous voulez vous y pencher, il, il faut que l'actionnaire, enfin le paysan redevienne véritablement un homme et un électeur qui porte, et c'est vrai pour le critère agricole aussi, hein. donc là je pense qu'on va être euh, d'accord euh, pour le... N'y a, y a il pas des contradictions d'ailleurs entre ces deux agriculteurs Alors, Vous dites qu'il faut défendre les deux parce qu'il parce que les deux existent, d'accord, mais il y a quand même une contradiction et... notamment au niveau de, de, de la santé des, de ces élevages Alors, il est évident que si on veut Euh, et c'est ce que je vais faire en tant que comme des territoires puisque je suis reconnu à ce niveau là si on veut retrouver une agriculture qui est euh, encore bien en forme au pays parce que pas pour longtemps mais qui est moribonde en, en béal et eh bien il faut retourner à la petite exploitation familiale pas forcément toute petite petite celle dont on fait le tour à euh, une demi-journée en marchand et il faut retrouver une agriculture De diversité Il faut promouvoir nos produits. Là, on avait déposé un projet de loi avec une dizaine de députés, il a été retoqué pour que tous les euh, produits que nous avons ici servent en priorité à préparer les repas des euh, grandes euh, euh, associations ou de grandes administrations, ne seraient ce qu'au niveau du département. Vous allez voir que ça, déjà, ça va beaucoup changer les 30 centimes d'euros de salade que vend sur le marché euh, l'agricultrice la, euh, qui l'a fait pousser dans son jardin, voilà, euh, avec amour. Donc je pense qu'ensuite il faut mettre en place, mais surtout c'est l'exploitation familiale, il faut trouver un statut aux compagnons et à la campagne. n'en a pas, ne serait-ce que pour la retraite. Et il faut donner à l'exploitation agricole parce qu'elle est majeure, elle produit du très bon, de, de, vraiment du très goûteux et en même temps, elle entretient un espace qui tombe de plus en plus à l'abandon. C'est une question de vie ou de mort pour la France, c'est pour ça que j'ai fait campagne, j'ai dit campagne de France, grande cause nationale, parce que si ce n'est pas partagé par Paris, Euh, on continuera à en parler encore, mais pas ici, puisqu'il n'y aura plus de circonceptions, si monsieur Macron n'est pas un petit peu corrigé dans son tir, comme monsieur Corrégé aujourd'hui. monsieur Louis Corrégé. Alors, sur le constat, puisque c'est un constat que fait M. Lassalle, mais les propositions derrière nous, elles sont concrètes. Moi, je veux arrêter d'opposer l'agriculture, ce qu'on appelait semi-intensive, et l'agriculture extensive. Nous avons la chance, comme l'a dit M. Lassalle, dans notre territoire, d'avoir pas un type d'agriculture, mais des types d'agriculture avec des agriculteurs parfois en colère. On a entendu leur colère. Il faut leur rendre le juste prix payé de leur travail. Pour ça... comment ouais. Voilà, pour ça. Ça, c'est le constat. Pour ça, nous avons prévu de faire ce qu'on a appeler des assises de l'alimentation, où nous allons définir, nous allons réunir autour de la table, les agriculteurs, tous les agriculteurs, les, les personnes de la santé, de l'environnement, de la nutrition, pour définir l'alimentation que l'on veut pour demain pour nos enfants et l'agriculture que nous devons. Nous ne devons plus les opposer, nous ne pouvons pas faire que du tout circuit court et que du tout circuit long ou intensif, ce que je veux dire. Donc, au-delà de ces assises, grâce au plan d'investissement de 5 milliards d'euros, nous allons pouvoir définir l'agriculture de demain. Nous allons donc rendre aux agriculteurs le juste prix payé et, Pour en revenir, c'est prévu dans la loi, nous allons obliger les euh, établissements publics, scolaires et autres, à avoir 50% des repas qui proviennent des filières locales. J'ai bien dit des filières locales, 50%. On arrête le 20% bio, qui n'est même pas, et souvent le bio, il vient pas de chez nous, il vient de très loin. Donc c'est 50% filière locale. Mais il faut continuer à, à promouvoir le bio ou non Ah mais il faut que Comme je vous ai dit, il ne faut pas opposer les agricultures. L'agriculture biologique est toujours bonne, mais l'agriculture biologique, locale. Parce que vous avez souvent des produits bio qui viennent, qui ont un coût carbone, nous ne le calculons pas. Euh, vous, avez, vous avez vu que là, nous sommes d'accord. C'est pour que ça qu'on va passer le, notre point de vue. Sauf que le bio, il faut quand même le le, le, le sortir de, de, de, de son confinement. quoi euh, Qu'est-ce que vous voulez Si on ne donne pas véritablement l'épanouissement que mérite ce type d'agriculture, c'est pas la peine de parler d'exploitation familiale, ça va la peine de reparler du retour de la bonne agriculture, de la bonne bouffe en France. Le bio monsieur Lassalle, ce n'est pas il n'est pas compte, compte, compte en, euh, contingenté content contengenté cause exploitation locale. Il y a de il y a de la, de l'agriculture qui n'est pas bio et qui fait des circuits courts qui sont magnifiques. Vous en parlerez avec la Confédération paysanne mmh. du Bärn ou avec VCH OWLB. Merci, je ne le savais pas. <rire> Alors là, vous êtes d'accord peut-être que sur ce sujet-là, on le serait moins, c'est les services publics puisque dans le programme de monsieur Macron, on annonce la suppression de 100000 postes de fonctionnaires. Alors quid des postes d'enseignants dans les petites écoles rurales et les services de soins, on sait qu'il y a eu un problème ici à Luschiborda, euh, ici à côté de Garassi. Alors euh, est-ce que le gouvernement Macron c'est moins de fonctionnaires Au moins de services publics, services publics différents Alors, voilà, encore quelque chose qu'on me comme le un fouet des, sur la suppression de postes de fonctionnaires. Il y a trois fonctions qui seront sanctuarisées et même développées. La fonction de la santé, de la sécurité et de l'éducation. Je rappelle que le premier chantier que nous souhaitons ouvrir, c'est l'éducation et la culture c'est l'éducation et la culture. Il y a un problème de seuil au niveau des des Alors et, parce que on agit pas le localement citadelle. le collège de la Citadelle. Donc le collège de la Citadelle j'ai déjà pris même avant d'être député un lien avec le cabinet du ministre et le ministre de l'éducation directement je les ai mis au courant de ce problème. Il il faut arrêter parce que c'est un problème qui est ubuesque dans le sens où on veut fermer des classes et que on veut grossier d'autres classes, mais ce n'est pas structurellement possible, puisque les classes ne peuvent pas accueillir le nombre d'élèves. Donc là, c'est certaines personnes de la fonction publique qui décident arbitrairement. Il faut remettre de l'humain. C'est l'humain qui compte là-dedans. La fonction publique doit revenir humaine et elle doit. c'est pas parce qu'on va supprimer des postes qu'on va détruire notre fonction publique. Je vous rappelle que certaines fonctions publiques, comme la territoriale, et je parle pas des petites communes, je parle de certaines Des autres strates ont grossi en trois ans de 40 et qui n'ont pas été en ce sens plus effectives. Il faut la repenser. Vous êtes d'accord, M. Lassalle, sur ce constat par rapport à la fonction publique hein Mais les constats sont magnifiques, euh, ça change jamais. Mais euh, moi, je pense que monsieur Corrégé allait m'annoncer ce matin qu'il avait non pas été voir euh, seulement la citadelle. Moi, je suis quand même assez habitué, euh, mais je pensais qu'il allait apporter la réponse du ministre. Mais rien <rire> du tout. Ils, ils reviennent de l'inspecteur d'académie, ou alors changez-le tout de suite, parce qu'il comprend rien. Je suis là, c'est un mulet achevé. Sur ça, nous Et, Nous sommes d'accord, voilà. oui, M. Voilà. Lassalle. Donc, euh, moi, je pensais que vous alliez, alliez m'annoncer cela. Non, rien, j'ai vu encore la citadelle. Et en plus, j'ai découvert que Saint-Palais, avait un très gros problème aussi. Bon, ensuite, je pensais que vous alliez m'annoncer que vous alliez trouver une solution à la clinique Luro puisque c'est une nouvelle priorité euh, écoutez, j'ai vu hier soir encore euh, et sans chercher à les rencontrer un certain nombre de salariés et, et même euh, un docteur dont ce n'était pas précisément, alors arrêtez de faire croire que vous allez rasé gratis, d'abord je me demande avec quel argent, alors que vous êtes en campagne, vous allez voir tout le monde, c'est sympathique, les gens vous aiment, vous êtes jeune et euh, beau garçon, mais à part ça aucun résultat. Et vous, M. Lassalle, vous proposez quoi par rapport à ces dossiers ah ben, Écoutez, tant qu'on n'aura pas repris conscience à Paris, c'est pour ça que euh, si j'avais eu 30 millions d'euros de plus, et 21% de plus aussi, Euh, moi j'ai engagé campagne de france grande cause nationale tous les gouvernements que je à qui j'ai voté la confiance toujours au premier coup et le premier budget mais après je peux pu voter parce que je ne pouvais pas les suivre ni j'ai pas monsieur monsieur Baylot alors moi qu'est ce que je propose écoutez qui dit est une prise de conscience euh, comment vous, vous allez faire ça quand vous dit d'abord' se compagne bien on vous dit avec les fibres optiques on va euh, résoudre le problème de 90% de la population. Mais vous savez ce que représentent les 10% qui restent 50% du territoire français. On a eu ça pour la télévision, on connaît par cœur la, la chanson. Bon, euh, moi, ce que je propose, c'est qu'à travers mon projet auprès de monsieur Macron, président de la République élus, et très largement élu dans cette circonscription les services de l'État reviennent, d'une manière bienveillante, compréhensive, pas des contrôleurs, pas des fermeurs, pas des comment je dirais, des huissiers, euh, pas des chronophages, enfin voyez ce que je veux dire, non, des hommes comme on en a connu, qui aident les maires, qui des agriculteurs à retrouver, à reconstruire des projets, à maintenir ce qu'ils ont. Il ne fallait pas se battre comme des chiens et perdre tout son temps pour un poste d'enseignant, alors qu'on sait que c'est vital. Donc, euh, j'ai aujourd'hui une dimension nationale, euh, l'homme des territoires. J'ai beaucoup plus de force que je n'en avais. Et M. Macron, dont on peut dire euh, tout ce qu'on veut, c'est un homme intelligent. Et il a une espèce de fluide. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, personne ne lui a résisté, à part moi. Il faut un homme de caractère, il ne faut pas un homme qui a l'habitude d'obéir aux ordres, le petit doigt sur la couture du pantalon, parce que c'est un militaire de très très haut niveau, qui a participé à des opérations dont je suis extrêmement fier, mais euh, un homme qui est habitué à obéir aux ordres, et qui en plus a signé un papier comme quoi il voterait tous les textes, Eh bien, il n'aura pas beaucoup de marge de manœuvre, tandis que moi, je me suis battu toute ma vie pour voter ce que j'avais envie de faire, et ne pas voter ce que je n'avais pas envie. Et avec ça, j'ai perdu moins de 10 entreprises dans cette circonscription, et on a encore une agriculture qui n'est pas fameuse, mais qui d'accord de debout, et on a encore quelques petits établissements sociaux. Alors, à peine un peu d'humilité, monsieur Corrégé, et surtout des actes. alors Oui, j'ai une vais... réponse, je... mais rapi... oui. rapidement, pour qu'on Sur... passe à d'autres sujets. Loin. Oui, mais alors la réponse ne peut pas être petite, parce qu'il y a quand même beaucoup si, de si, sujets. Monsieur Lassalle, avec tout le respect que je vous dois, arrêtez de mettre mon métier, s'il vous plaît, comme rempart à ce que je suis, un idiot qui va, sans même réfléchir à la situation, obéir. Si ça avait été ça j'aurai peut-être une carrière totalement différente. Je suis toujours droit dans mes bottes. J'ai mes valeurs et je les suis. Quand je vous dis que je respecterai les habitants de la 4e circonscription, je les respecterai et je n'appuierai pas comme un député Godillot sur le bouton. Vous nous parlez tout le temps des présidentielles. Vous revenez constamment sur ça. Moi, ce que je vois sur ce que vous parlez de remettre du local, c'est ce que je porte depuis le début, je n'en ai pas changé. Pour la citadelle, pour la citadelle, je vais revoir ce soir les parents d'élèves et les professeurs parce qu'on a eu un retour de monsieur le ministre et que nous allons travailler dessus. Je préfère travailler qu'annoncer les choses. Et pour la fondation Luro, le conseil d'administration ne vous a pas vu. Vous dites que vous connaissez bien le problème. J'étais voir le collectif des mères, j'étais voir le, co le conseil d'administration et il m'a confirmé qu'ils nous avait pas vu. Vous n'êtes pas très bien renseigné, cher ami. Mais c'est eux qui me l'ont dit donc. Oui, ça, fait, le coup est facile de la faire. Le coup n'est pas facile. Si je préfère que je, je, je ne parle pas. Je ne parle je n'ai pas mais besoin d'inventer, hein. Je donnerai quand même. Ne faut pas mentir, je ne jamais monsieur Lassalle. Et sur ça, sur la fondation Duro, je préfère faire il travaillait même si je ne suis pas encore député pour arriver à un consensus En fait, vous pouvez euh, dire au ministre de l'éducation nationale, lorsqu'il vous soutenir... l'autre sujet, euh, monsieur Lassalle Amicalement... Non, mais parce qu'il faut tout dire, quand même. On est dans oui. un débat crucial. Mais il, faut, euh, il, faut, il faudrait, faudrait qu'on aborde de les sujets qu'on a envie d'aborder, monsieur. Lieu de, au lieu de donner satisfaction à la citadelle que monsieur Corrégé connaît si bien, et ça me parlait qu'il ne connaît pas encore, et <rire> euh, eh bien, il aurait monsieur... pu ouvrir cette poste Non, il est venu le soutenir. Mais moi, j'ai été je n'ai pas été invité, ça c'est le renouveau de la politique, ils ont tous séparé avant d'accord, ça on a, on a bien, bien ma... compris monsieur Blanquer, concernant, vous me concernant personnellement... la langue basque ah, mais, mais, mais, ils, ils ont tous été et, personnels tout, là ouais. concernant la langue basque, il y a une difficulté euh, qui s'est répétée plus d'une fois justement euh, concernant euh, la langue basque qui a besoin d'un cadre institutionnel différent plus large et ceci a été toujours euh, arrêté au niveau du, du vote à l'Assemblée Nationale Que comptez-vous faire par rapport à cela Et euh, en parallèle, il y a une demande de co de la langue basque ici sur le territoire du pays basque. Et ne serait-il pas possible de lancer une expérimentation justement dans ce territoire, en ce sens-là Monsieur Loïc Aurégé. Alors, moi, avant de parler, j'ai vu j'ai voulu entendre tous les euh, interlocuteurs. J'ai eu la chance de pouvoir parler avec monsieur Hendo de l'association CHK qui m'a parlé des problèmes qu'ils avaient sur les IKHTOLA. Et sur la langue basque. Et nous avons tous les deux discuté. Et il est vrai que depuis longtemps, on fait machine arrière. C'est un sujet délicat que de la reconnaissance de la langue basque. Vous parlez de co et, et, et des langues minotiques. Oui, oui, oui là, je parle de la langue ça parler, Je peux parler du Béarnet. Du Béarnet et de, de l'Occitan. Tout je à fait. Je peux parler de l'Occitan. Et euh, du Breton aussi, ne les oublions pas. Et des autres langues. Il faut un travail de fond Il ne faut pas faire une loi symbolique pour dire on la reconnaît. non, c'est des actes forts et des actes qui n'ont pas besoin d'être claironnés. Nous devons reconnaître avec l'eau. on a un outil législatif qui permet de reconnaître d'officiel de reconnaître pardon la langue basque et toutes les autres langues et je serai le député qui travaillera quel en outil, ce sens. De quel outil vous parlez De la loi, de la loi actuelle. Ah, ah, la loi actuelle permet, et nous devrons faire une loi expérimentale qui va, grâce aux lois actuelles, qui permettra la reconnaissance de nos langues régionales. Monsieur la salle D'abord, s'il est un lieu où je dois le relire, pourtant ça me arrache euh, euh, les tripes à chaque fois. C Pardon pour cette euh, saloperie que j'ai prononcée. J'ai au moins appris une chose, c'est un plus d'humilité, et que quand on est trop fatigué, il ne faut pas faire, le comment je dirais, l'émission de trop. Voilà, et là je l'ai faite. Voilà. Hélas, pardon, maintenant ceux qui veulent me sanctionner et qui ne me sanctionneront encore dessus être aussi rappelé que je n'étais pas le dernier le dernier sur roi martin que la, la nuit l'arrêté et surviennent d'autres et que je vais m'impliquer de toutes mes forces dans le processus de paix et j'adore les processus de paix pour bon ce bien. que vient de dire monsieur corrigé euh, et d'ailleurs les irlandais lorsque j'y suis passé lesavait euh, lorsque dans ce que dit euh, monsieur corri n'a aucune chance d'aboutir et tant que nous n'aurons pas à ratifier la Convention européenne. Alors ça, c'est l'éternel problème, parce qu'on est tous d'accord, on se bat comme des chiens pendant trois nuits et trois jours, et puis il arrive immédiablement 30 députés parisiens, quelle que soit l'heure, frais comme des gardons, qui viennent voter contre. Il y a un jacobinisme terrifiant dans ce pays. Et je ne pense pas que Monsieur Macron, sans mes conseils, avisez, pourra euh, permettre de le surmonter. Parce que je pense qu'il va falloir changer un ou deux, et puisque Emmanuel, le président Emmanuel Macron a pris la très bonne initiative de relancer l'Europe, il faut changer parce que sinon on n'en sortira jamais. Ce n'est pas la peine de se raconter l'histoire. Peut-être une ou deux phases un ou deux termes. C'est-à-dire que c'est notre patrimoine, nous devons le transmettre, il faut que cela reste. Peut-être vaut-il mieux dire dans un premier temps que ils font partie elles font partie de notre patrimoine au même titre que, que la c'est déjà c est, c est déjà, déjà dit, dit c'est déjà dit ce nous n'avons pas transcrit ce qui nous permettrait de passer à l'oeuvre immédiatement et c'est pour ça que peut-être il faut changer un petit peu quelques termes de cette directive Là. sinon on aura toujours le même problème y compris avec une assemblée de 500 députés en marche à paris il ya toujours pour vous faire peur ça monsieur la salle alors vous avez parlé justement des processus de paix 'vier et Euh, ce processus de paix, donc, euh, qui a du mal à avancer, parce que ça fait quand même 5 ans qu'il a démarré, et euh, il y a quelques avancées qui ont été faites ces derniers mois, mais euh, il faut le poursuivre. Et il y a un grand risque, justement, si on ne le poursuit pas, c'est que ce processus de paix ne marche pas. Alors, M. Corrégé, euh, il, il y a des demandes très claires qui mm -hmm. sont faites, notamment concernant les prisonniers politiques. Comment vous voyez, justement, la suite de ce processus de paix dans le processus de paix, il faut bien voir que ce sont les associations la société civile qui l'ont qui l'a porté et là où l'État s'en est totalement délaissé. Et c'est je pense que monsieur Lassalle sera d'accord sur ça, il va oui. falloir un retour de l'État pour oui. l'officier et pour l'accompagner parce que c'est un processus de paix, c'est quelque chose de très important. Vous me parliez des des prisonniers. Oui, il y a des cas qui sont dramatiques. Des déchirements familiaux dramatiques. Il faut étudier en termes de santé des prisonniers s'ils peuvent être rapprochés et ceux qui sont éloignés cette on revient à ce qu'on a dit depuis le début c'est remettre de l'humain. ces prisonniers ont été sont prisonniers et il faut leur rendre leur humanité ça d'une part mais est-ce qu'il faut pas prévoir et, et, et voir dans un dans un temps quand même euh, euh, réduit euh, la libération de ces prisonniers Alors ça ce n'est pas au député dans, dans tout processus de, de paix, paix. c'est ce qui se passe mais c'est pour ça que l'État l'État doit l'État doit reprendre un même processus de paix et discuter ça doit pas se faire d'un de CACmando on peut pas prendre la décision aujourd'hui autour de cette table c'est une décision qui doit être prise avec les familles avec les euh, les associations la société civile qui a porté ce processus de paix c'est un projet un, un sujet qui est tellement délicat qu'il faut être patient et il faut être que je dis patient il faut être précautionneux pour que tout le monde autour de la table soit d'accord à la fin et que ce soit du gagnant gagnant pour tout le monde bien je suis la salle euh, non je suis pas d'accord monsieur corriger euh, D'abord, écoutez, maintenant on connaît euh, les prisonniers la plupart sont malades oui ce que je disais leur état de santé c'est pas certain euh, qu'il faut les ramener c'est euh, tous c'est ce que j'ai libéré Parce qu'on se vient dans l'état où ils sont, c'était euh, des euh, que aujourd'hui euh, ne font plus encourir aucun risque. Et puis il est indigne, je l'ai dit et redit à la tribune de l'Assemblée nationale, que nous n'ayons pas fait un pas alors que Théa a désarmé publiquement... C'est exactement de... ce que je dis, monsieur Hassala. Mais euh, oui, mais vous le dites mais vous allez continuer parce que vous allez continuer parce que ça pas déjà. Mais votre ministre de fera pareil parce qu'il Mais monsieur Lassalle, c'est nouveau, c'est nouveau, c'est oui, une oui, c'est une, une, une nouvelle façon de gouverner. oui, oui, oui, oui mais moi j'avertis déjà malheureusement, il y a là c'est pas, pas de quelque hauteur, chose que vous connaissiez pas. France, oh oui, oh, sur ce plan là, soyez modeste, cher. Non non, que je dis vous connaissiez pas. Euh, je vous parle une nouvelle façon de faire de la politique. Et j'étais accueilli mais je j'ai fait aussi politique. Hein. Alors, je veux simplement dire oui, que passé. sur ce plan-là, eh nous devons euh, nous décrocher de Madrid. C'est impossible. Madrid garde ce problème volontairement pour ne pas avoir de problème en Catalogne, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont or c'est une question de diplomatie que monsieur Macron ne remettra pas du tout en cause par contre un député monsieur monsieur Corger disait et les sont tout doucement c'est une question d'état mais alors à ce moment là mais, mais on attendra son temps Et on aura raté la possibilité d'un processus de paix. Ils ont posé un acte incroyable. Ils ont fait comme les Irlandais. A nous de répondre. C'est l'État qui doit répondre. Et la France doit donner l'exemple. Ce le sujet oui. très important. Oui. Je n'ai pas oui. dit qu'il fallait attendre. Attention, ne, ne me faites surtout pas dire ce que je n'ai pas dit, M. Lassalle. Non, non vous en chargez tout dit seul. J'ai dit qu'il fallait un consensus parce que c'est un problème humain, dramatique, qu'il faut prendre avec la plus grande précaution. Et je demande le retour de l'État dans cette question-là. Alors, un débat de 50 minutes, forcément, ça, c'est règle. On peut pas traiter de tous les dossiers. Alors, on va terminer sur une question dont on parle pas souvent. J'ai beaucoup de retard, non, moi. Dans, non, non, non, non, non, non, vous êtes ah bien, bon, vous êtes bien, monsieur Lassalle. Vous n'inquiétez pas, vous n'inquiétez pas. Non, non. Alors, dans cette campagne, on l'oublie souvent, mais vous êtes en duo. Vous vous présentez avec un suppléant chacun. Alors, Olivier et Dario Juson, pour vous, Louis Aurégé. Barthélémy Aguère, pour vous, Jean Lassalle. C'est peut-être un peu la surprise. Ils sont tous les deux d'amis Mikousset. Alors... En quoi ils vont vous servir C'est quoi leurs atouts pour le second tour euh, par rapport à vous Qu'est-ce qu'ils vont vous apporter ces suppléants Alors ah, écoutez, euh, les miaguerres, euh, à première vue, euh, lorsque j'ai démarré cette campagne, après que quelques dizaines, euh, et surtout une dizaine de candidats, et répéter enlassablement depuis deux ans qu'on ne me voyait plus que je ne servais plus à rien que j'étais plus nulle part que, que, que, que à avoir l'autre cuience allait se présenter à l'elysée pour porter enfin euh, une parole que nous n'arrivons pas à faire entendre bon on fait que bon j'étais quand même très atteint par dessus le marché monsieur guerre avec l'affaire espagnoro avec euh, Où il a été totalement bl blanchi d'ailleurs par le juge tournairere qui n'a pas été aussi gentil avec monsieur Fillon et monsieur tapis parce qu'il les a basstillillé tout le fait enfin, il les a mis les amus en garde vue euh, ensuite euh, le fait qu'il ne soit pas euh, pour euh, la l'agglo pays basque par euh, l'agglo euh, moi je l'ai été parce que j'ai vu le travail extraordinaire qui s'est fait pendant 20 ans, et monsieur croger j'ai participé à un très grand nombre de réunions, là aussi. Bon, euh, dans tout débat, je pense qu'il n'est pas inutile qu'il y ait euh, un aller-retour. Bon, il se trouve, je m'en serais passé, que c'est Barthélémy, à guerre. Bon, euh, au-delà de ça, oui, il y a aussi la vente du, de la FmR Justement, mais voilà, là, là vous donnez que, que des, des chances un peu négatives. Ah, non, euh, non, il à l'électeur. Le, le positif, alors Non, le positif, c'est un homme loyal. C'est un homme avec moi euh, qui a été d'une exemplarité totale. Et c'est un homme qui a beaucoup donné à l'engagement. Il n'a pas toujours été récompensé à sa juste mesure. Il a dû laisser sa place à Jean-Jacques Lasserre pour qu'il devienne président du Conseil général. Il n'a rien dit. C'est pour moi la loyauté incarnée. Euh, et il n'est pas pour rien dans le, le score que j'ai fait. Donc, euh, Pour moi Barthélémy Aguerre est un homme solide d'ailleurs les basques euh, le sah un commentaire à lui corriger vous préférez parler de votre suppléant non moi je vais pas parler je vais pas commenter je veux qu'un commentaire à faire ce monsieur Aguerre hein. monsieur Lassalle a tout dit donc euh, moi je vais parler d'Olivier Daruison mon euh, mon suppléant Parce qu'il faut voir le suppléant d'une façon totalement différente dans la, dans la démarche, puisque je dis qu'on faisait la politique différemment, puisqu'on va remettre au centre les électeurs. Olivier sera mon relais sur le territoire, parce qu'il euh, y a beaucoup de temps à passer à Paris, à, en commission, à faire les lois. Et le suppléant, chez dans le mouvement Marche, c'est quelqu'un qui va permettre d'organiser la vie citoyenne, d'organiser les remontées de ce terrain que nous représentons, le député le représentant. Donc Olivier, qui est conseiller municipal à Saint-Palais, depuis maintenant trois mandats, connaît très bien le tissu industriel et socio-économique de notre pays basque. Il a beaucoup de relais. Donc ça lui permet d'avoir cette bien ce bruit de fond. Et il organisera, avec mes équipes sur le terrain, si je suis député, des réunions publiques qui lui permettra de rencontrer les citoyens, de rencontrer les entreprises, de rencontrer tout le monde quelles que soient leurs idées politiques. Parce que c'est ça le député c'est plus le député d'un parti c'est le député de tous les citoyens donc je m'appuierai sur Olivier qui est quelqu'un de travailleur mm -hmm. d'engagé pour travailler avec moi et faire de la politique autrement. Alors moi je préfère avoir, avoir Télémy Erguer à Saint-Palais parce qu'il a activement participé au développement de saint qui est certainement le développement le plus important, tandis que monsieur le suppléant de monsieur Corrégé, dans l'opposition, s'est opposé à tout. Donc Alors... je préfère avoir quelqu'un qui soit positif que quelqu'un qui soit systématiquement contre tout, parce que malgré tout ce qu'on reproche Saint-Palais est quand même devenu grâce à l'entente de ses élus euh, un véritable exemple Il a répondu oui. sur mon superbe, je vais répondre. il a passé deux mandats avec la majorité et sur le troisième mandat, il est vrai il est dans l'opposition parce que fort de ses valeurs, il n'a pas voulu suivre la, la majorité actuelle parce que pour lui, elle ne suivait pas le bon chemin, c'est un choix De valeur. Et je vous rappelle qu'il est qu'il a initié Pays Basque au cœur, une association qui a permis de développer énormément de choses dans notre Pays Basque. Donc ne dites pas qu'il est toujours dans l'opposition, il est dans la création. Ah, je pas dit toujours. Hein. Voilà. Merci. Ce que merci donc On... Loïc Aurégé et M. Lassalle. Merci et, à vous. Et ce sera aux auditeurs et évidemment aux électeurs de, de prendre leur décision d'image prochain. Merci pour la qualité. Hein. Wow. Merci. Si on a pu s'exprimer... Voilà, les, ra les, les radios locales, vous remerciez d'avoir participé à Merci ce débat, beaucoup. sachant que ça a été un petit peu compliqué. Mais bon, on a réussi à faire quelque chose ensemble, et donc on se retrouve le soir du 18 juin. Donc nous nous le remercions les auditeurs dans des... Eta beraz eskertzen ditugu, gure Entzule Guziak, Euskal Erratietakoak, Mendi Lilia, Radiostar, Bonimor, Oloron Erratikoak Eta elduden igandian itzordua dugu, arratzeko seionta iguiti emaitzen zat eta biztondena Gure eta kandidatuen eta autetxien, autetxiberrien elgarrizketen zat Milesker Guziari eta igande hartio Up, wake up, wake up, despierta amigo, this is the voice you like to hear, oh, oh, oh. from the heart of the pueblo, traveling into your consciousness, you've tuned into Radio Ghetto, El Viento del Pueblo, yeah, the way is for the people, reaching out to the world, and today we bring you some fun. Styly music, Scala KULTUR kubo. Igun honen txuleak, igun honen maite, igun honen hor uh, dugu astuntako eman gizun berezia Kainan uh, sartuak girela, buru belarri, uh, uda, udako giroa, uh, osaintzen dela, jendea azten dela, oporretaz mintzatzen.